Avec Nutec Niterne, c'est Avec Nutec Niterne, c'est Avec Novégen, Avec Nutec Niterne, hein, Avec Nutec Niterne que Avec Nutec Niterne, hein, Avec Nutec Niterne, hein, donc Avec Nutec Niterne, hein, non, bien Ce qui concerne la prononciation, c'est <tières> <fait> Avec Nutec Nutec Nutec Nutec Niterne, Niterne, Niterne. Alors, c'est dans le bon eh det kommer det stadig andre